Le préfet peut garder une personne 5 jours en rétention avant de la présenter à un juge. Cette loi est toujours en vigueur. interpellation Une politique du chiffre comme avant, même s'il s'en défend, des chiffres plus de rétention et 2011. Et ak dira okoita bost behogoi urtte artekoak donadoak gehienak lanaren bila Europarat heldu direnak Trabaian Europa malgré tout il a peu près 10% de femmes qui passent durant l laannée osandor retenio. Le paradoxan Frantziatik egoiten diren jendeen arrestatzea da endaian paradoxoa Frantziako poliziak segitzen du jendeen arrestatzen muganginetan edo autobusetan Frantziatik elekutzen direnak eta ez etorko Ils n'ont pas qui rentrent, c'est tout le paradoxe de nos interpellations. On arrête des gens qui s'en vont et qui ont justifié d'un billet retour.